en on est au cours numéro 13 aujourd'hui dans le livre Al Adillah Ash-Shar'iyyah, le Kéchf Al-Hizbiyyah et on parle aussi méfaits de la démocratie dans ce cours. On est arrivé au dernier point parmi les méfaits de la démocratie. C'est le dernier point qu'on mentionne aujourd'hui et qu'on va lire aujourd'hui, de même que les, les, les résultats ou la conclusion ou bien les yani qu'est-ce que c'est les conséquences finales de la démocratie lorsqu'elle est appliquée dans les pays musulmans, euh, une petite réflexion à ce sujet-là, puis ensuite on commencera tout de suite après, euh, immédiatement après Inch'Allah, euh, qu'est-ce qui a rapport avec les Shubuhat euh, qui sont mentionnés de façon globale ou de façon disons plus euh, générale, les différentes Shubuhat qui sont mentionnés par les gens qui, qui appellent ou qui invitent les musulmans à participer aux élections et à Euh, accepter le système démocratique et qui essaie de prétendre que la démocratie est acceptable en islam. Donc, euh, on va commencer tout de suite, inshallah avec le point 31. C'est tabani tabanni mabda al-hurriya al-shakhsiya, hurriyat al-akhlaq. C'est-à-dire que parmi les méfaits de la démocratie, il y a que les gens doivent accepter comme comme principe euh, dans leur façon de, de penser la liberté individuelle parce que ça fait, c'est une partie intégrale de la démocratie et du système démocratique. Donc parmi les choses qui qui font partie des méfaits de la démocratie, c'est justement de devoir accepter ce, ce, ce principe-là qui est totalement opposé au fondement de l'Islam et au principe de l'Islam, du fait de croire que chaque individu est libre de penser, euh, de croire et d'agir en ce qu'il veut. Hein. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est contraire à l'Islam et euh, on va lire un petit, un petit passage de, on, en fait on va lire le passage que le Cheikh a mentionné des paroles du Cheikh Mohamed Aman al jami puis au fur et à mesure si jamais euh, c'est possible on va faire des commentaires au sujet de ces paroles là donc le Cheikh dans, dans un des livres qu'il a écrit euh, au sujet de, de la démocratie le Cheikh Mohamed Aman al jami il a parlé de ça et donc le Cheikh euh, euh, Hassan ibn Qasim al-Raymi il, il cite les paroles du Cheikh محمد أمان قال الشيخنا محمد أمان الجامي أما حرية وأما حرية الأخلاق فهي من الحريات التي أجمع عليها الغرب والشرق معا أعني أن كفار الشرق من الاشتراكيين قد يختلفون مع إخوانهم في الغرب في بعض الحريات سيما ما يتعلق بالمال ولكنهم يتفقون معهم في حريه الاخلاق دون قيد او شرط اذ يقررون جميعا انه يجوز للمرء ان يقضي وطره من اي امراه شاء حيثما وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ مختار استاذ هاشم افانكي تامر يالافانس في يدا طنط نعم nou, ma'shallah. Nou, donc le cheikh inzi, euh, je te raklien, la tigue à maman, yataallako. Nou, ça c'est pour, pour les gens riches. Ici, dans cette maison, l'argent, l'argent est par terre, partout. Machaallah. Mataraka. Nou, donc, nou, donc je continue, inchaallah. الشيخ الزعسي وأنك يعني أن كفار الشرق من الاشتراكيين قد يختلفون مع إخوانهم في الغرب في بعض الحريات ولا سيما ما يتعلق بالمال ولكنهم يتفقون معهم في حرية الأخلاق دون قيد أو شرط إذ يقررون جميعا أنه لا يز... أنه يجوز للمرأة يقت وطره من من أي من أي امرأة شاء حيثما تيسر له ذلك في الاماكن العامه او المنازل الخاصه ما لم يغصبها وفي حال اغتصابها فلا بد للسلطه القضائيه ان تتدخل في القضيه لان الشخص المغتصب يعتبر مجرما ومذنبا لمخالفته للقانون حيث ارتكب جريمه en toen de woorden van de l'extissab, de jarrie met de zina, de jarrie met de zina, de jarrie met de zina, de jarrie met de zina, de democratie en in zina, de systeem. de zina, Mohamed jarrie met dans le livre de la جزيره العربيه il dit en ce qui concerne la liberté du comportement ou la liberté d'agir, de, de euh, dans la démocratie c'est une des libertés sur lesquelles Tous les occidentaux ou les, même les orientaux se sont mis d'accord. Quand on dit les orientaux et les occidentaux, de qui le chef veut parler Il parle des occidentaux, c'est-à-dire ceux qui sont à l'est, euh, ceux qui sont à l'ouest, et les, les orientaux, c'est-à-dire ceux qui sont à l'est, à l'ouest, euh, ceux qui sont à l'est, pardon. Mais comme par exemple par rapport aux communistes puis par rapport aux capitalistes, tu vois Les communistes sont à l'est, puis les, les démocrates sont à, sont à l'ouest. Hein? Donc, quand le chef il passe de l'est et de l'ouest, c'est ça qu'il veut dire, C'est cette façon de diviser le monde. Il est, peu importe que ce soit de l'est ou à l'ouest, ce sont des coups forts, Dans le sens que ce sont des, soit des communistes ou soit des, il euh, y démocrates, euh, comment on dit, euh, capitalistes ou autres. Donc. Il dit peut-être qu'entre ces deux groupes-là, il y a des divergences en ce qui concerne euh, qu'est-ce qui a rapport avec l'argent, la séparation et la distribution des biens entre les, entre les individus de la société. Là-dessus, peut-être qu'ils ont des, des conflits et des désaccords. Hein, donc, là-dessus, ils sont pas d'accord. Mais sur la question de liberté de, de comportement et la liberté individuelle, ils sont tous d'accord là-dessus. Ils sont tous d'accord que quelqu'un est libre d'agir sans aucune limite et aucune. Euh, et, euh, Ont, ont, ont aucune limitation dans, en ce qui a trait à la morale et à la foi et à la religion euh, dans leur comportement tant que c'est pas en contradiction avec la loi, euh, avec la loi qu'ils ont inventée eux-mêmes. Donc le chef, il donne un exemple en ce qui concerne ce sujet-là. Il dit qu'ils sont tous d'accord, soit à l'est ou à l'ouest, ils sont tous d'accord qu'il est permis pour un homme euh, de satisfaire ses désirs sexuels avec n'importe quelle femme qu'il désire que ce soit dans des endroits publics ou dans des maisons euh, closes ou fermées, tant qu'il ne la viole pas, tant qu'il n'a pas violé cette femme, il croit que c'est permis pour lui de, de, de satisfaire avec elle ses désirs sexuels et au, du moment où, si, par exemple, il la viole, alors là, dans ce cas là, euh, les, euh, comme on dit, assulta al ça veut dire, euh, le pouvoir législatif, dans ce cas-là, va, va s'ingérer dans l'affaire et ils vont trancher dans, le, dans la question, justement, pour punir la personne qui mérite d'être punie si c'est un violeur. Parce que, pour eux, la personne qui a commis un viol est un pêcheur, est un criminel, est un pécheur, non pas parce qu'il a commis le zina, mais uniquement parce qu'il a violé. C'est-à-dire, il a eu des rapports sexuels avec une femme, Sans son consentement. Donc, pour eux, le péché, c'est pas d'avoir eu un rapport sexuel en dehors du mariage, mais c'est d'avoir eu des rapports sexuels sans le consentement de la personne avec qui il l'a eu. Hein Donc, ça, c'est dans leur système dans leur loi. C'est que, pour eux, il n'y a, a aucune limite morale, aucune limite religieuse dans le comportement des individus qui est interdit. Tu peux agir, penser, croire comme tu veux. Sans tenir, sans tenir compte de ta, la croyance ou de la religion. D'accord Et donc, le chef, il explique que ça, c'est donc euh, le fait de, de faire le zina, c'est quelque chose qui est accepté pour eux et c'est pas considéré comme un crime. Et donc, ça, c'est dans ce système criminel, et ben, il accepte, dans ce, on accepte dans ce système criminel, justement, le crime du zina, mais on n'accepte pas, soi-disant, le viol. Donc comme, euh, ce, ce là, compte, ça c'est un des exemples comment ce système-là est il te, mifâces, en contradiction avec l'islam. Donc le chef il, il termine donc l'énumération des différents méfaits de la démocratie en disant que ce sont certains des méfaits que j'ai que j'ai vus et que j'ai voulu euh, que j'ai trouvé bon de détailler et d'expliquer en détail en, me, en, en utilisant les clarifications et les et les, euh, les points bénéfiques que les savants ont mentionnés à, à, sur ces différents sujets-là parmi les méfaits les méfaits euh, de la démocratie et les méfaits de la démocratie sont très très nombreux je me suis limité à mentionner ceux qui sont les plus importants, selon moi, euh, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a la connaissance complète de toutes choses. Toutefois, donc, c'est pour dire que il a terminé d'énumérer les différents méfaits de la démocratie. Et sur la question de liberté individuelle, on voit que, par exemple, juste pour vous donner un exemple dernièrement, qu'est-ce qui est arrivé, Quand euh, Samira, la, la, la, la, celle qui s'est présentée aux élections, là, la candidate pour le NPD, celle qui porte le voile soi-disant, euh, elle, elle, elle a dit dans une entrevue avec Dutrissac dans l'entrevue qu'elle a faite avec Dutrissac quand on lui a posé la question, est-ce est qu'il y a une différence entre une bonne musulmane puis une mauvaise musulmane, elle a dit, elle a dit non, euh, c'est pas à moi de juger, et après ça, elle a dit non. Il lui a dit, ok, <coughs> si une femme par exemple, elle a des rapports sexuels avec plein d'hommes, puis qu'elle fait la fête, puis euh, est-ce que tu peux dire qu'elle n'est pas une bonne musulmane Elle a dit, non, je ne peux pas dire ça, c'est juste Dieu qui c'est juste Dieu qui, qui qui peut juger. Après, il lui a dit, euh, est-ce que vous seriez d'accord par exemple pour euh, dire que... A, donc, comment à lui donner des exemples pour savoir comment elle se distinguait entre quelqu'un qui est un bon musulman ou non, Puis la façon qu'elle répondait, c'était comme si elle disait que non, on ne peut pas distinguer et on ne peut pas savoir, nous, qui est un bon musulman qui n'est pas un bon musulman. C'est seulement Dieu qui sait. Et ça, c'est totalement faux. Parce que Allah dans le Coran, il nous dit que les bons musulmans, c'est ceux qui obéissent à Allah et qui s'écartent des péchés. Donc, toi, comment ça se fait si on te demande, est-ce que quelqu'un qui fait des péchés, est-ce qu'il est un bon musulman Tu dis oui, ou tu dis je ne sais pas. Ça, c'est de l'égarement il faut clarifier que le bon musulman, c'est celui qui obéit à Allah et qui s'écarte de ce que Allah a interdit. Maintenant, on te, on, quand on te demande de distinguer par rapport à qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon, et que, qui, qui est un musulman qui respecte sa foi et qui est un musulman qui ne respecte pas sa foi, tu dois expliquer et clarifier ça aux, aux gens, que ce soit aux musulmans ou non-musulmans, et leur dire la vérité à ce sujet-là. hein que si quelqu'un boit de l'alcool, fait le zina, ou fait des, des péchés ou des choses comme ça, tu dis clairement, ça, celui qui fait ça, il n'est pas un bon musulman. Mais de dire, je ne sais pas, c'est Dieu qui, qui va les juger, ça c'est de l'ignorance ou de l'égarement. Parce que des fois il y a cette idée-là que ces gens-là ont, c'est que de, le fait de dire, on ne peut pas juger de la de la euh, conclusion de ces gens-là, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont être au paradis ou en enfer. Et ils utilisent ça comme choubard, en voulant dire on ne peut pas juger est-ce qu'ils vont être au paradis ou est-ce qu'ils vont être en enfer. Nous, on ne demande pas, on ne dit pas de juger est-ce qu'ils vont être au paradis ou en enfer, c'est Dieu qui sait. Mais on sait que les caractéristiques de ceux qui vont au paradis, on les connaît dans le Coran, et on les connaît également, les caractéristiques de ceux qui vont en enfer. C'est écrit dans le Coran que les croyants vont au paradis, les mécréants vont en enfer, ceux qui, font le, qui sont sur le tawhid ils vont au paradis, ceux qui sont sur le shirk et le kouf ils vont en enfer, ça c'est clair. Puis en même temps nous on, on, on clarifie seulement ces principes et ces règles-là générales. En ce qui concerne comment Dieu va juger chaque individu au jugement dernier et qui va être euh, qui va être en paradis, qui va être en enfer, seul Allah le sait. Allah nous a pas demandé de juger les cœurs des hommes. Et les intentions des hommes, on ne on peut pas lire à l'intérieur, mais on peut voir les paroles, on peut entendre les paroles et on peut voir les actions et on peut juger à partir de ça qu'est ce qui se fait qui est correct, qu'est-ce qui se fait qui n'est pas correct. Hein? Et, et donc, par exemple, si, euh, si quelqu'un nous apparaît comme étant quelqu'un de bon dans ses paroles et dans ses actions, on peut dire que c'est une personne qui est bonne d'après ce qu'on voit, d'après ce qu'on sait. Peut-être que c'est un mounafiq, peut-être que c'est pas un mounafiq, mais c'est Allah qui sait seulement est-ce qu'il est un mounafiq ou non, parce que l'unifarq c'est dans le cœur, c'est caché. Donc c'est au jugement dernier que Dieu va trancher entre les hommes et juger selon leur cœur et, et selon leurs intentions. Mais Allah, nous, à nous, à nous les êtres humains, il ne nous, nous a pas demandé de chercher à connaître l'intérieur caché de ce qui est dans le cœur des hommes, parce que seulement Allah peut savoir ça. Il nous demande seulement de juger. Selon les paroles et les actions. Et il y a une sorte d'Omar ibn Khattab anhu, à ce sujet-là, qui clarifie vraiment bien cette, cette question et cette situation-là. C'est, il dit, Omar, euh, Omar ibn Khattab, anhu, il dit, à l'époque du prophète Mohammed, lorsque la révélation descendait, on jugeait les gens selon la révélation. Parce que Allah, subhanahu wa il, il nous faisait connaître la réalité des gens. Et il nous disait, Il nous, il nous expliquait qui était le monafite, qui était le mu'min. Hein? Et le prophète a, connaissait le nom des monafites un par un. Hein? Toutefois, il, euh, il, jugeait, donc, il jugeait à l'époque selon la révélation. Mais maintenant que le prophète Mohammed est mort, hein? Le, le sheikh il dit, euh, il, Omar ibn al-Khattab il dit, Il a donné le nom des munafiqin à certains compagnons, comme par exemple Hudaifah ibn al-Yaman, qui était le, le gardien du, des secrets du prophète, et c'est lui qui connaissait le nom des munafiqin, et Omar ibn al-Khattab, il fait partie des gens qui étaient allés voir justement euh, Hudaifah, pour savoir s'il était parmi les gens de cette liste, et Abu Bakr al-Siddiq, et d'autres Sahaba également, et ils observaient Hudaifah ibn al -Yaman, justement. Lorsque quelqu'un mourait, est-ce que Haudaïfa allait prier derrière lui dans la Janaza ou non Pour savoir si c'était un munafiq ou non Parce qu'il connaissait le nom des munafiq. Donc c'est pour dire, toutefois aujourd'hui, euh, ou après la, la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn al-Khattab dit, aujourd'hui on, que que, on ne peut juger que par l'apparence d'une personne. Donc si quelqu'un nous montre le bien, il a des paroles qui sont en accord avec le Coran et la Sunna, il a des actions qui sont en accord avec le Coran et la Sunna, alors on lui fait confiance, on, on, on agit avec lui dans le bien et on le, on le considère comme un musulman, et on est bien avec lui. Mais celui qui nous montre le contraire, on ne le, on ne le rapproche pas et on ne lui fait pas confiance, même s'il si nous dit que dans son intérieur il est bon. Parce que nous, on ne peut pas vérifier à l'intérieur si c'est vrai ou non. C'est pour ça que les gens qui disent aujourd'hui « Al-Iman al -Iman qalb » ou bien euh, « La foi c'est dans le cœur » ou des trucs de ce genre, comment nous on peut vérifier ça Il n'y a aucun moyen pour nous de vérifier ces prétentions-là. Donc il faut se limiter à la réalité de ce qui est observable et, et qu'est-ce qu'on peut voir pour savoir si une personne est un bon musulman ou non. Et non pas essayer de prétendre que soi-disant, quelqu'un peut être le père des hommes faire le contraire de l'islam mais quand même être bon dans son cœur seulement Allah ça seulement Allah Taala qui qui qui sait ça mais il nous a pas demandé à nous de se baser sur les cœurs il nous a demandé à nous de se baser sur les actions et les paroles donc si quelqu'un nous montre des actions qui sont contraires à l'islam et des paroles qui sont contraires à l'islam alors on juge selon les paroles et les actions seulement, et non pas selon les prétentions de ce que la personne prétend avoir en son cœur. Hein? Donc, euh, alhamdoulilah, je pense que ça, ça clarifie assez bien cette cette euh, cette choubha ou ce, ce problème-là, euh, à ce, à ce sujet-là, mais malheureusement, à cause du, de, de certaines batailles qui sont répandues dans les pays musulmans, comme par exemple le, le soufisme, le souf, tasawwuf, ça a fait en sorte que les gens peuvent être les pires personnes, puis encore là prétendent qu'ils sont parmi les Auliyah d'Allah. Comme dans les livres des Soufis, là, tu trouves parfois les descriptions de leurs imams, de leurs chouyours et de leurs, leurs euh, Auliyah, ils disent qu'ils vivaient dans les dépotoirs avec les chiens, euh, qu'ils restaient des mois sans faire le woudou sans jamais se laver, euh, qu'ils n'avaient pas, par exemple, des vêtements, parfois ils enlevaient leurs vêtements devant tout le monde. Il faisait des, il y a yeah, des, c'est des histoires de vous, tu retrouves ça dans les livres de, de, de Auliyah, par exemple, des, les descriptions des Aulia dans leurs livres. Et, et, quand tu lis ça, tu dis, subhanallah, si c'est ça les Aulia, alors dans ce cas-là, c'est qui les chayatines? C'est vrai, c'est qui les diables dans ce cas-là? Donc, Eux, une, du moment que les soufis ont, ont eu cette idée-là que quelqu'un peut être comme ça, vivre dans la saleté, faire du mal, ne pas prier, ne pas jeûner, pas faire de bien, puis être parmi les plus rapprochés d'Allah, donc pour eux, par la suite, c'est facile de dire que, « oh, mais non, il ne faut pas juger les gens, euh, c'est Dieu qui connaît ce qu'il y a dans les cœurs, puis tu peux être le pire des hommes, puis quand même être le meilleur. » Ça, c'est contradictoire. Mais quand on retourne aux messagers aux prophètes, on voit que c'était pas le cas, au contraire, les prophètes et les messagers, qui étaient les plus rapprochés d'Allah étaient les meilleurs dans leurs paroles et dans leurs actions, et dans leur comportement. et donc c'est pour ça qu'on doit retourner à l'exemple des messagers pour comprendre la réalité de l'Islam, et non pas à, la, à, la, à ce que ces gens de, de Beda'a et des égarés font dans leur religion. Euh, également ils disent par exemple à leurs leur mourides ou à leurs fidèles, si tu vois le Cheikh en train de faire des péchés, ou en train de faire des choses contraires à l'Islam ne euh, dit pas qu'il fait un péché, mais peut-être qu'il il faut l'interpréter d'une autre façon pour dire que ce chef là euh, il, a, il, a, il, a, il a atteint peut-être le niveau de la certitude, et donc pour lui maintenant, euh, tout est halal, ou bien euh, il a compris des réalités que toi tu peux pas comprendre, donc lui il fait ces péchés-là, mais ça n'a pas la même signification pour lui que pour les autres musulmans. Donc, il est excusé de ça, ou des choses de ce genre. Donc, ça, c'est des formes d'égarement que certaines personnes, euh, ont en leur, en leur cœur, par exemple, s'ils si ont accepté le soufisme et des idéologies semblables. Et donc, il faut faire attention à ce sujet-là, justement, pour pas se laisser tromper par des gens de ce genre. Bon. On a, on a fait, de toute façon, des cours là-dessus, euh, sur le soufisme, et on a clarifié ces choses-là en détail donc on va continuer donc avec le, le sujet que le chef il, dans, dans le, dans le parle maintenant il dit le que l'on s'appelle les sardes les nous l'intichabat deze deel. al de Minhu. ziet. On a gemerkt dat de de de de les élections ont été appliquées dans plusieurs pays de se disent démocratiques parmi de pays musulmans de quelle a de la conséquence de quelle a de la conclusion de qu'on ait de de de de et ces de de de de de de de Ça a de quoi la de Les résultats. Est-ce que ça a été positif ou non? Donc on va voir maintenant, comme le Sheikh il dit, le crime de la démocratie vis-à-vis des peuples musulmans quand la démocratie a été appliquée dans ces pays-là. Le Sheikh il dit إِنَّ النتيجة الحقيقيه هي ما اراده اعدة الله عندما جاءونا bij هذا النظام, من زرع الحقد والحسد والغل بين صفوف الشعب اليمني, مما ادى ذلك الى الاختلاف. C'est le verset 101 dans Surah nisa Allah سبحانه وتعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا Puis, een ander verset, en ce qui concerne Allah سبحانه وتعالى die dit wallahu wallahu lil kafirin Allah subhanahu wa ta'ala ilani de mecrien et dans l'autre verset euh, inna allaha a innal kafirin kanu lakum aduun donc c'est la preuve que les croisés sont des ennemis évidents pour vous hein, des ennemis clairs et évidents pour vous donc ça veut dire qu'ils sont nos ennemis et euh, ça n'a pas rapport avec le fait ça n'a pas rapport avec le fait qu'ils soient gentils ou méchants contre nous, ça a rapport avec le simple fait de leur mécréance. Cette animosité-là qu'il y a entre le mu'min et le kafir, elle n'est pas basée sur des intérêts matériels ou sur autre chose de la dunya, elle est uniquement basée sur une question de foi. De toute façon, c'était juste un point en passant que je voulais mentionner. عندما جاءون بهذا النظام من زرع الحقد والحسد والغلب بين صفوف الشعب اليمني مما أدى ذلك إلى الاختلاف والتفرق المذموم بل إنك تجد ذلك حاصلا في نطاق البيت الواحد فتجد التفكك والتباغض داخل الأسرة الواحدة ذلك أن الأب قد يكون مخترطا في حزب والام في حزب اخر يختلف عن حزب الاب وكذا الأولاد وهلم جره بل قد وصل الحال الى التناحر والتقاتل في بعض البلدان وخير مثال لذلك ما حدث ويحدث الان في الجزائر مما هو معلوم لدى الكثير من العامه فضلا عن المتعلمين والمثقفين بقول الشيخ Euh, le, la, les résultats et la conclusion réelle et de, de la démocratie et de, des élections, c'est exactement ce que voulaient et ce qu'avaient planifié les ennemis d'Allah. Du moment où ils, ont, où ils nous ont amené leur système, ça a semé la haine, la jalousie, la rancune dans les rangs du peuple yéménite. Et là, ils donnent l'exemple pour le peuple yéménite parce que, le Cheikh il est du Yémen, mais la réalité c'est que ça s'applique également à, à d'autres pays musulmans aussi, c'est que du moment que la démocratie est entrée dans ces pays-là, ça a créé tous ces conflits et tous ces problèmes à l'intérieur, d'accord La jalousie, la rancune, la haine entre les, entre les individus du peuple, quand ils se divisent et ils se mettent en groupe et en partie, hein, comme Allah nous a interdit de le faire, et parfois ça c'est même sous le plan d'une maison. Dans la même maison, tu vois le père qui est dans un parti ou qui vote pour un parti, et la mère qui vote pour un autre parti, et tu vois que les enfants ils votent pour des partis différents, et donc tu vas voir le frère qui vote pour un parti, la sœur qui vote pour un autre parti, et ça divise même à l'intérieur d'une même famille hein? Et le chef il dit que tu vas voir que dans certains pays, l'affaire est même allée jusqu'à le meurtre, et les les combats et la guerre civile parfois même, hein, comme le chef il dit, et le meilleur exemple de ça c'est qu ce qui est arrivé et qui continue à se produire encore aujourd'hui en Algérie. Hein. Ça, tout, ça tout le monde le sait, peu importe qu'il soit éduqué ou non. Et l'exemple dernièrement en, je pense que c'était en Zimbabwe ou en Botswana, Zimbabwe, Kenya, des gens qui se qui se font tuer à coups de machette dans la rue à cause des résultats d'élection donc c'est pour vous dire euh Côte d'Ivoire et d'autres pays africains c'est le désordre total hein et ça crée tout ça de problèmes et de de, de de de confusion et de désordre dans la société tout ça c'est les résultats de ce système et euh, Il y en a qui vont peut-être essayer de dire non, c'est pas à cause de ça, c'est à cause de la, les individus sont pas éduqués, sont illettrés, euh, ils sont pas préparés à accepter le système démocratique. Comme en Haïti par exemple, ils vont dire ah, la population ils savent pas lire, ils sont à l'alphabet, il y a de la pauvreté. Euh, de leur mettre la démocratie dans cette situation-là, c'est pas bon parce que ils connaissent pas, ou ils comprennent pas. Alors que ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient l'alphabet ou non. Ou qu'ils soient pauvres ou non, la réalité, c'est que c'est le système de coffre qui est comme ça. Et la même chose est arrivée dans les pays européens. Il y a eu des guerres. La première et deuxième guerre mondiale, ce sont, ce sont pas produits euh, juste par rapport à des, euh, des petits détails comme ça. C'était, c'était à la base, c'était surtout pour des principes justement qui changeaient, qui amenaient les, quand les systèmes démocratiques et les idées libérales et laïques Commentaire à entrer en Europe, ça a causé des conflits. Et c'était ça, le résultat de ces conflits-là, c'était les deux grandes guerres mondiales. Hein? Et, euh, et on voit que souvent, quand ils veulent faire introduire un nouveau système dans une société, ils font des conflits, ils font des guerres dedans. Hein? Puis après la guerre, là, ils implémentent leur système à l'intérieur parce qu'il n'y a plus personne peut s'y opposer parce qu'il ne reste plus personne. Ils ont, ils ont éliminé tout le monde qui devait éliminer, éliminer. Puis les gens ont été tellement confus, mélangés par qu'est-ce qui s'est passé durant la guerre, qu'ils ne comprennent plus rien une fois que la guerre est terminée, qu'est-ce qui se passe. Donc le système est implémenté par la suite sans même qu'eux puissent savoir qu'est-ce qu qui s'est produit réellement. Et donc, euh, ça c'est pour vous donner des exemples de corruption qui se qui se produisent dans les sociétés comme ça même ça s'est produit en Europe et ça se produit plus aujourd'hui parce que les gens sont comme rentrés là-dedans mais on voit que ça sème encore déjà encore des disputes et des des désaccords encore entre les gens des mêmes peuples même en Occident les les individus la plupart des gens maintenant sont dés, dés, désillusionnés par rapport à la démocratie ils savent que c'est que c'est de, de la bêtise la plupart des gens même ils vont même plus voter Parce qu'ils n'ont même plus confiance du tout en, en le système. Les partis, eh ben, ils se disputent sur des questions qui sont, je dis pas secondaires, mais tertiaires et même peut-être plus, plus loin encore de la question qui est vraiment fondamentale. Et il y a les, tu qui se disputent sur des affaires vraiment banales. Puis après, tu choisis entre ces, ces individus-là. Là, il y a les musulmans qui rentrent dans ces partis-là. Parce qu'ils s'imaginent peut-être qu'ils vont être capables de prendre le pouvoir politiquement en Occident ou je sais pas quoi. C'est leur, peut-être c'est leur plan à long terme de faire que euh, l'Occident devienne un pays musulman par voie démocratique. Mais bon, s'ils veulent faire ça, ils doivent savoir que ça c'est pas la voie du prophète Mohammed Sallallahu wa sallam. Et que pour faire arriver à, à, à leur but, ils vont devoir faire tout ce qui est contraire à l'islam pour le faire. Et, euh, et ici, ils veulent faire cette voie-là, et, et bien, ils doivent savoir qu'ils auront contre eux la colère d'Allah et son châtiment et au jugement dernier. Donc euh, ça c'est très grave. Et donc ça c'est des exemples, qu'est-ce qui s'est passé en Algérie, tout le monde en, est, en a été témoin, euh, le fils qui est rentré dans les élections alors qu'il ne devait pas rentrer, alors que c'était interdit. De, que et même qu'il y avait des ulama qui leur avaient donné les fatwas de ne pas rentrer, et ils sont rentrés quand même et ils ont même menti au sujet de ces fatwas-là. Il y a le Cheikh Ramadani euh de l'Algérie la, qui, qui a écrit le livre qui s'appelle Madarik al-Nawar, il a clarifié la situation à ce sujet-là, il a clarifié la position des ulama vis-à-vis -vis de cette fitna et en plus de ça, il a ramené les positions réelles du fils pour montrer que c'était pas des salafis ces gens-là, qui n'ont jamais eu rien à voir avec la salafia non plus, que c'était des hésbiennes et que qu'ils euh, suivaient le manage des Rouens et des gens de cette tendance. Et Abdulullah, le livre a clarifié beaucoup de choses, beaucoup de points importants et euh, c'est dommage que malheureusement beaucoup de, de gens soient pas au courant de ce livre-là parmi eux, parmi les Algériens, excepté les Salafis qui connaissent le livre, mais en dehors de ça, euh, les autres ils ne sont pas au courant malheureusement de, de, de, des connaissances importantes qui sont dans le livre, mais étant donné que beaucoup de ces gens-là sont partis d'autres des, des, des, groupes, parce qu'il y avait le fils, mais il y avait d'autres groupes de Bédah aussi, et d'autres groupes de Hizbi en Algérie qui se disaient des partis islamiques, comme par exemple le parti de Hamas de celui qui s'appelait Mahfoud Nahnah, et euh, lui aussi c'était un groupe de tendance ikhwan, soi-disant modéré, puis il y en avait d'autres aussi encore, sans parler des partis communistes, puis des partis laïcs, puis d'autres euh, euh, tendances, il y a des partis aussi nationalistes, euh, Kabyle, Hamazir, qui veulent l'indépendance soi-disant, ou d'autres choses de ce genre, qui sont aussi de tendance laïque. Hein, qui essaie de combattre l'islam, donc avec y avait tout ces, ce mélange là, de, de, de toutes ces parties là, puis euh, on a vu le résultat, des milliers de morts, le sang des innocents qui a coulé, hein, le, des meurtres et des attentats et des, une guerre civile qui a duré pendant plus que dix ans et qui continue encore euh, avec le terrorisme et toutes ces choses là, et, euh, et, et donc on, on a pu voir les résultats donc, de cette fitna, malheureusement. لشيء إن الزي إن هذا النظام قد ولد لنا مثل الترابي طرب الله وجهه الذي أخذ يطعن في عسمة الأنبياء ويطعن في عدالة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذي أباح الغنى والموسيقى وغيرها وكانت آخر طاماته أن أفتى بانه لا ضروره للحج الى بيت, الحرام. إلى بيت الله الحرام ومن اراد الاستزاده من, من, من عندي هذا الضال من من ومن أراد الاستزادة بما عند هذا الضال فليطلع على كتاب الصارم المسلول في الرد على التراب شاتم الرسول دونك الشيخ ال دي اي سي Des semblables à Al Turabi, comme Hassan al-Turabi, celui qui était au Soudan. Quand Allah mette la poussière sur son visage, ça c'est le chef qui dit ça, qui fait ce doigt là euh, Pourquoi Parce que Hassan al-Turabi, il a attaqué l'infaillibilité des prophètes, il s'est attaqué à l'honnêteté des Sahaba, et il a essayé de mettre leur honnêteté en doute. Il a également euh, permis et rendu l'essai la musique, Et il a également, parmi ses fatwas d'égarement, il a dit qu'il n'y a plus de nécessité pour les gens de faire le hajj à Mecca aujourd'hui. Et parmi les arguments, il dit justement que « Inna nas yadrabouna hajj rajmi shaytan ». shaytan fi Yumkinu rajmuhu fi fi On que les gens ils vont faire le hajj pour lapider le diable, puis le diable est partout. On n'a pas besoin d'aller le lapider là-bas. Donc, ça, c'est des exemples de ce qu'il avait dit. Ça, c'est dans Madjanat al-Furqan al-Kuwaitiya, le numéro 80 à la page 49. Il, dit, il a dit ça. Donc, c'est pour dire que, euh, en plus, il a fait une fatwa qui s'est permis à un musulman de devenir chrétien. Ouais. Et il a plein d'autres fatwas comme ça. Voilà. Et qu'est-ce qui est étrange de la part des, des Occidentaux, c'est que quand il lit dans les magazines et dans les livres des Occidentaux, il le, on le présente comme un intégriste comme un fondamentaliste dur, hein, et euh, c'est quelqu'un qui est en train de combattre tous les fondements de l'islam, et il fait partie du, du, de la secte ou du groupe des frères musulmans, ce qu'on appelle les frères musulmans, qui suivent Hassan al-Banna, donc lui c'est un Soudanais, il était en Soudan, il a étudié à la Sorbonne, hein, en, en France. Et c'est bizarre parce que beaucoup d'égarés qui sont venus dans les pays musulmans, ils veulent étudier à la Sorbonne. Hein? Même Samir al à Montréal, elle étudie à la Sorbonne. Donc, vous dire, beaucoup d'égarés. Euh, hein? Non. Bien entendu. Mais pour, pour certains, ça, ça reste toujours quelque chose de prestigieux quand tu dis ah la Sorbonne. Bon, ça, ils retournent dans les pays musulmans, c'est des des vedettes, c'est des stars parce qu'ils ont étudié à, à la Sorbonne. Ça vaut plus grand chose. Exactement. Exactement. À ah, la Sorbonne, tu vas à la Sorbonne automatiquement. C'est ça. Sauf qu'elle a un prestige, juste le nom Sorbonne, là, c'est, c'est, les gens ont un, ils, donnent, ils donnent à cette université-là un certain respect. Hein. Mais pour quelqu'un qui est, pour quelqu'un qui est né là-bas, et qui, qui, qui va, qui, qui connaît les différents, les différentes universités de la France, ben, Pour, pour eux, la Sorbonne, c'est n'est pas plus que d'autres choses, mais pour dire, en tout cas, c'est juste pour dire qu'il y a un lien, parce que même je pense que Romaine, il était en France lui aussi, mais je sais pas s'il a étudié à la Sorbonne, mais en tout cas je sais qu'il a étudié quelque part, il y a le fondateur de, de Hezbollah Michel Aflaq qui a étudié à la, à la Sorbonne, Alors, il y a beaucoup de monde qui ont passé parmi les égarés des, des pays musulmans à la Sorbonne ou qui ont pas, qui sont passés par la France. Donc, c'est, moi, je sais pas, Allahu Alain, c'est comme ça avec Ramadan aussi, il est présenté comme un grand intégriste dangereux, euh, fondamentaliste. Alors que, alors que c'est, alors que, attends, attends mais d'un, certain sens, alors que c'est eux qui combattent les fondements, les fondements de l'islam, puis c'est des modernistes. C'est des gens qui s'opposent aux fondements de l'islam, mais dans les médias dans tout on les présente comme étant les, les menaces de l'Occident, alors que c'est eux au contraire qui sont plutôt, euh, disons, euh, libres, c'est eux qui en fait sont en train de d'appeler de, de, les musulmans à accepter les fondements et les principes de l'Occident, et de les rendre islamiques, et de déformer l'islam pour que l'islam soit en accord avec les principes de l'Occident, donc d'essayer de, de dire que ces gens-là sont, euh, disons, des, des, des fondamentalistes, ou des intégristes, ou des gens qui sont contre l'Occident, c'est faux Et on dirait que, en réalité, les Occidentaux ils font exprès pour présenter ces gens-là d'un mauvais œil aux musulmans, pour que les musulmans les acceptent, puis pour que les musulmans disent, ah regardez eux ils défendent l'Islam et tout, alors que c'est faux, ils sont en train de combattre ces femmes de l'intérieur. Et les musulmans on sait qu'aujourd'hui, Ils ont ce problème-là, parfois, c'est qu'ils s'imaginent que toute personne qui est critiquée par les Occidentaux est bonne, et qu'ils défendent l'islam. Alors que c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se faire critiquer par les Occidentaux, et ils sont les pires ennemis, ou les plus, les plus grands ennemis de la Sunna, Sinon même de l'islam, parfois. Hein Mais c'est que le simple, ils s'imaginent que le simple fait que des coups fassent contre quelqu'un, ça veut dire que cette personne-là est, est pour l'islam. Non, c'est pas vrai. Et il faut pas penser ça. Il faut C'est lui qui était le premier a c'était à dire, non il faut la laisser ouverte, hein, la laisser ouverte. Parce que Parce qu'avant la, la loi islamique ou la charia, il faut réformer la société en premier. Et les ulama lui ont répondu en disant Par quoi on va réformer la société autre que par la charia C'est en appliquant la charia qu'on va réformer la société. C'est pas il y a quelque chose d'autre que l'islam qui réforme la société. Puis après on applique l'islam. Parce que si tu veux faire ça, tu vas jamais appliquer l'islam. Et il y a aussi maintenant qu'est-ce qui se passe en Amérique, aux États-Unis là Il y a des groupes de Irwan qui ont écrit dans les sites euh, par rapport aux au problèmes euh, économiques se passe aux États-Unis maintenant. Ils ont dit, ah, là maintenant, c'est l'occasion pour nous de présenter à l'Amérique et aux États-Unis le système économique islamique pour qu'ils appliquent l'islam dans l'économie, puis qu'ils interdisent l'intérêt, puis tout ça. Et, et ils ont oublié que d'appliquer le système islamique dans, dans l'économie, sans croire en Allah, sans croire au Torah, sans croire aux Messagers, aux livres, ça n'amène à rien et ça ne sert à rien. Parce que Allah ne va pas accepter quelqu'un juste parce qu'il a appliqué le, un système économique. L'islam, ce n'est pas un système économique. L'islam, c'est une religion complète. Et il faut l'accepter par la base. Il faut accepter là, il a un Allah, Mouhammad rasoul Allah, avant de vouloir parler de, de, des autres principes ou des autres choses qui ne sont même pas fondamentales. Dans le sens qu'elles ne viennent pas en premier. Et ce n'est pas ça qui fait que tu es musulman ou non en premier qu'est-ce qui fait que tu es musulman En premier, c'est que tu as accepté le tawhid et que tu as accepté le, de suivre la voie du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ensuite que tu acceptes le reste de la charia qui vient avec. Mais de juste dire aux, aux, aux Américains euh, arrêtez d'utiliser les intérêts, arrêtez de faire le riba, parce que c'est ça qui va pas les font, faire entrer en islam, non. Hein, il, faut, il faut accepter l'islam au complet en entier. Et, et cesser de faire le riba... Pas seulement parce qu'on voit que c'est un bon système ou parce que c'est quelque chose de positif dans l'économie, mais parce qu'on croit en Allah subhanahu wa ta'ala et on le fait parce qu'on on cesse de faire le riva parce qu'on sait que Allah l'a interdit pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on cherche à se soumettre à ses ordres. Non pas juste pour vouloir le faire parce que c'est un bon système, on trouve que c'est juste, on trouve que c'est honnête ou des choses de ce genre. Donc la façon dont les Ikhwan sont en train de prêcher l'islam, c'est pas comme si c'était une foi ou une religion qu'on doit accepter, mais plutôt ils le prêchent comme si c'était un système comparable au communisme ou au capitalisme ou au socialisme ou d'autres systèmes économiques ou politiques, et ça c'est une grave erreur. Ensuite le cheikh il dit que euh, celui qui veut savoir plus de détails au sujet des égarements de Hassan al-Turabi, il y a des livres qui ont été écrits en réfutation à de, en de ses idées, puis en fait, en passant, Tariq Ramadan, il a pris beaucoup d'idées, ou il a beaucoup de choses qu'il dit qui sont semblables aux paroles de Hassan al-Turabi, et euh, il défendait, comme beaucoup d'autres ikhwan, il défendait le, le, le Soudan euh, à l'époque, malgré toutes les contradictions à l'islam qui se passaient là-bas à l'époque euh, de, de, de Hassan al-Turabi. Donc euh, je ne sais pas s'il est mort, mais on n'entend on plus parler de lui aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est mort ou non. Peut-être qu'il était en prison, oui. À un moment donné, il était en prison. Mais bon, il était euh, le, le, celui qui est au pouvoir maintenant, il, est, euh, il était proche de, de Torah. Allah. Ensuite, euh, il dit, « Et ce n'est pas ce que nous avons fait, nous que Parce qu'au Soudan, il y avait une Sufie, die zeiden dat de shaykh In de uniteit met de zon, de zon, de zon, de zon, de zon, de zon, de zon, de de zon, qu'est-ce qu'il nous a laissé Il nous a rien laissé, excepté que le coût de la vie a augmenté, et euh, il, il s'est rendu que maintenant tout le monde parle juste de ça, donc ça veut dire que la vie est devenue dure, les prix augmentent, augmentent tout le temps à cause de ce système. Hein et euh, que le prix des choses augmente ben en fait Tout ça c'est relié aussi à la au, à, à la foi puis à, la, à notre à, à notre attitude vis-à-vis d'Allah Subhanahu wa Taala parce que Allah Subhanahu wa Taala il nous punit de cette façon-là du fait que quand on désobéit à ses lois et à ses ordres et qu'on s'éloigne de ses commandements et tout il fait que justement parmi les punitions qui nous atteignent par la suite c'est que les prix des choses augmentent. Et c'est pas vrai que c'est juste contrôlé par une question de l'offre et de la demande, que c'est juste une affaire mécanique. Non, il y a des, il y a des choses qui sont basées aussi sur, sur la foi et toutes ces choses-là aussi. Le fait qu'Allah se pointe à l'a, comment il, il contrôle l'univers, contrôle la pluie, contrôle le, les, les animaux, contrôle les plantes, contrôle, contrôle tout ce qui se passe dans l'univers. Et, et, Euh, il donne, et il donne les barakas à ses serviteurs quand ils font le bien et quand ils amènent l'ordre sur la terre et quand ils établissent la loi et la justice. Mais quand il y a l'injustice et le mal et les péchés et les garments et les chèque et les bid'a ah et tout ça, là, à Allah subhanahu wa ta'ala fait tomber euh, les péchés et il retient les barakas, il retient l'eau, il retient la pluie, il retient, il retient les, le, le, le bien. Et, et, euh, et allez, là, ça fait en sorte que, justement, les prix augmentent et les choses augmentent dans la société et tout ça. Ça, c'est juste des exemples, euh, résumés, mais sinon, il y a un bon livre qui parle de ça, justement, c'est les conséquences de nos péchés. Les effets de nos péchés. Hein. Euh, le livre d'Edmul Al Qayyim al-Jawziya qui s'appelle Adda ou Addawa. Ou bien, Addawa, Boulkafi, les mêmes ta'ala, al-Ndiawab <truits> Shafi. Donc, ce livre-là, Adda ou Addawab, il mentionne jusqu'à 99 conséquences négatives de nos péchés sur nous, sur la, sur le, la terre, sur tout ce qui nous entoure. Et un par un, il mentionne des preuves, il donne des exemples. C'est un livre vraiment bénéfique. Adda ou Addawa, la, la maladie. Je qui qui a vu Il avait downloadé Non, ce livre-là, je ne l'ai pas traduit, mais il est traduit en français. Je l'ai vu, mais la traduction n'est pas tellement bonne. Toutefois, en arabe, il est disponible dans presque toutes les librairies arabes. C'est un livre qui est très facile de, de le trouver, mashallah. Donc, c'est un livre intéressant. Donc, ça, c'est pour vous dire. À ce sujet-là, c'est tout ce qui a été clarifié. à ce sujet-là. Le chef il dit ensuite: al ان التف حول علماء السنه السلفيين الذين هم كما ذكر امام اهل السنه والجماعه الامام المبجل احمد بن حنبل حيث قال بقايا من اهل العلم يدعون من ضل الى الهدى ويبصرون منهم ويصدرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمل فكم من قتيل بإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا الويه البدعه واطلق عقال الفتنه فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقه الكتاب يقولون في الله وفي الله يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم ويتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهل الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين اما اما ان لنا ان نلتف حول هؤلاء العلماء حتى يبينوا لنا الحق من الباطل فنسعد في دنيانا واخرتنا ان ذلك ليسير لمن طلبه ووفقه الله دونك اون اترمينيي س س س Mais avant ça, juste pour dire qu'il y a beaucoup de choses maintenant qui se produisent maintenant. Et puis, euh, et puis, il y a beaucoup de choses à dire de toute façon à, à propos de ce qui, ce qui se passe à Montréal et ailleurs. Mais juste pour aller euh, conclure, le chef, il termine en disant, n'est-il pas le temps pour, pour les gens qui appellent à la démocratie, qu'ils cessent d'appeler qu les gens à la démocratie -il pas arrivé, le, le, le temps n'est-il pas venu de, de, pour nous de connaître le ruse de nos ennemis et de se réveiller de notre sommeil Le temps n'est-il pas venu pour qu'on se mette autour de, des ulamas de la Sunna et les, les ulamas salafis, qui sont comme l'imam Ahmad les a décrits quand il dit que ce sont un reste des gens de l'hymne, des gens de science parmi les savants de l'Islam Qui appellent ceux qui se sont égarés vers la guidance et qui sont endurants, qui endurent toutes les difficultés et le mal qu'on leur fait subir hein, et qu'ils subissent à cause de la da'wah, qui font revivre les morts par, par le livre d'Allah, c'est-à-dire les gens qui ont été, euh, qui, qui ont le cœur mort, ils les font revivre par le livre d'Allah et qui les fait voir avec la lumière d'Allah ceux qui sont aveugles. Il les fait voir, ils les font voir par la lumière d'Allah. Combien de, de, de gens qui ont été les victimes de Iblis et ils les ont fait revivre. Combien étaient égarés et ils les ont ramenés à la guidance. Comment, comme elle est belle, de, de, de leur effet sur les gens, comme ils ont une belle un, un bon impact sur les gens, et ils affectent les gens dans le, pour le bien et comment elle est en retour très l'aide ou mauvaise l'impact que les gens ont sur eux ils, ils sont en train de déloigner et de nier toute dé, déformation que les égarés ont essayé de faire entrer dans le livre d'Allah Alors, ils sont en train de euh, nier toute forme de déviation ou déformation qui ont été amenées par les gens qui veulent essayer de déformer ou de nuire ou d'annuler la charia et ils sont en train de Euh, renier également toutes les fausses interprétations qui ont été ramenées par les ignorants donc ils sont en train de détruire et d'éliminer toute forme de bid'ah qui ont été amenées et ils sont en train de défaire la fitna qui a été ramenée également donc euh, les gens de bid'ah ce sont des gens qui sont en principe ils sont tous divergents par rapport au livre ils ne sont pas d'accord sur le livre Et ils sont en contradiction avec le livre, mais ils sont tous unis dans la, pour, disons, pour être, euh, c'est-à-dire, ils sont tous d'accord pour être en, en contradiction avec le, ou en opposition avec le livre, ou être pour, ils sont tous d'accord pour être divisés sur le livre. Et ça, c'est la réalité dans, leur, dans la description qu'on donne de ces gens-là aujourd'hui. Ils sont tous divisés dans leur façon de comprendre le Coran et dans la façon de comprendre la Sunnah, il n'y en a pas un groupe qui est d'accord avec l'autre. Et euh, ils sont tous en contradiction avec le Coran parce qu'ils interprètent le Coran d'une façon qui est contraire à sa signification réelle, toutefois ils sont tous d'accord pour travailler ensemble malgré leur contradiction entre eux et la contradiction avec le livre. Donc ça, ça décrit vraiment la réalité de ces gens-là qui sont aujourd'hui en train de parler au nom de l'islam dans les sociétés. Et le chef il dit et il parle à propos d'Allah et il dit au sujet d'Allah euh, sans se baser sur le livre d'Allah et sans aucune science. Et euh, il parle en se basant sur les mutashabis, c'est-à-dire les paroles, les, les paroles d'Allah qui ont plus plus qu'un sens. Ils essaient de l'interpréter pour égarer. Et tromper les ignorants parmi les gens avec des paroles qui leur semblent vraies mais qui sont mélangées avec du faux, et donc euh, on cherche le refus d'Allah contre les fétales, les, les épreuves et les tribulations que ces gens-là essaient d'amener pour nous égarer. Hein. Donc, ça, c'est un résumé des paroles de l'imam Ahmad dans le livre Arad al-Azzana des al il a, a réfuté Zainadine Khaledi dernier et dans l'introduction de son livre on trouve cette introduction là et donc le shaykh il dit le temps n'est-il pas venu pour nous de se réunir autour de nos ulama pour qu'ils clarifient pour nous la vérité et euh, qu'ils distingue, qu distinguent la vérité du faux euh, pour qu'on puisse vivre une vie heureuse dans la dunya et dans notre akhira et cette chose elle est facile pour Allah euh, elle est facile pour celui qui la, qui la recherche et pour qui Allah a donné le succès. Bon, on va s'arrêter ici, je pensais qu'on allait avoir le temps de rentrer dans le troisième point ou le troisième chapitre, mais je pense que le mieux c'est de le laisser pour la semaine prochaine Inch'Allah, on commencera donc le troisième, le troisième chapitre la semaine prochaine, on peut dire que c est, c est, ce cours d'aujourd'hui c'est une conclusion. Du, du, de la première partie c'est-à-dire les méfaits de la démocratie et les cours qui vont suivre inshallah vont être la réfutation des différents arguments présentés par les gens de Chizbiya pour essayer de justifier et de défendre la participation des musulmans dans, les, dans les, la démocratie et dans le système électoral et démocratique Subhanakallah wa bihamdika anta astaghfiruka wa